o b i e Valentine's Day pour tous ceux qui parlent anglais et dia de Saint-Valentin pour les hispanos. Je suis Daniel Fouché et à côté de moi, au Timon Dutrain, ma très chère amie et compagne, Mademoiselle Alba Marina Robles, à qui je souhaite un meilleur vœu de Saint-Valentin. Merci Daniel et à toi aussi. Ok. Et Alba, cet après-midi, nous avons un programme très spécial, rempli de dédicaces à toutes les personnes qui nous sont chères. Et je commencerai par souhaiter un joyeux Saint-Valentin à Aimee qui nous écoute et aussi à tout un groupe de familles qui se t r o u v e en Haïti. J'envoie un... des vœux spéciaux à Jocelyne. qui Fête aujourd'hui son anniversaire de naissance, Jocelyne. Je te souhaite meilleurs v œ u x pour tes 66 ans. Ah, aussi、euh, à Bernard, à d e b b i à Joël, à Villers, Ticam. Et je sais qu'il qu y a tout un groupe aujourd'hui qui,、euh, qui s'est rassemblé chez Ticam pour fêter Jocelyne. Et je dis Meilleur vœu de Saint-Valentin et à toi, Jocelyne, joyeux anniversaire. Le programme de ce jour、euh, commencera par une musique et je dirais appropriée de Claude Barzotti qui chantera pour nous et pour vous Je t'apprendrai l'amour. J'ai rêvé cette nuit que je faisais l'amour. J'ai rêvé cette nuit que j'étais près de toi. J'ai rêvé cette nuit qu'on m'apprenait l'amour. Que j'étais près de toi et toi, tout près de moi. Je t'apprendrai l'amour avec des gestes tendres. Je te dirai les mots.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 Et le premier soleil glissera sur ta peau i、ah, m p a の上で、あな de t'offrir d'autres matins nouveaux たの上で、あなたの上で、あなたの上で、あなたの上で、あな e の上で、あなた a 上で、あなたの上で、あなたの上で、あなた ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいいまだいまだいまだいまだいまだいまだい Pour mon éternité, je t'apprendrai l'amour. Avec des gestes tendres, je te dirai les mots que tu rêves d'entendre. Je t'apprendrai par cœur sur le bout de mes doigts. Quand tu deviendras f e m m e pour la première fois. アパート。 toujours Y la segunda canción será para Ashley, que yo lo amo con todo mi corazón y mi alma. Y el título de la canción es Je te promete. Je te promete s a l a m a m a que te t o c h Roselyne, si l'amour existe encore, il ressemble à ton corps. Oui, ce sont là les paroles de Claude François qui chantera pour toi sa mélodie qui s'intitule Si l'amour existe encore. Si l'amour existe encore, il ressemble à ton corps. Si l'amour existe encore, Existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, près de toi, quand je m'endors. Si l'amour existe encore. もう、すぐに、もう、う、すぐに、もう、す L'amour attire d'elle s'est posé sur toi et moi. Si l'amour existe encore, il ressemble. b r e a t h e Une mélodie par Seti de Robert, oui, t h i o f f de Redwood City, California. Et la chanson est de un c a n t a n t que vous les aimez. Verra, j a r e n d e z o u s avec vous. Cette musique, Seti, je l'ai choisie pour toi parce que je sais que tu adores George Brassens. Oui. Et c'est pour ça que pour toi aussi, Jocelyne, qui nous écoute en Haïti, je te dédie aussi、euh, cette musique de Brassens que tu aimes aussi. C'est une chanson que tu connais bien qui s'intitule Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. b a n c s public, s b a n c s public. s Bon, je laisse le soin de continuer à Georges Brassens.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 私の楽しみはとても愛の名前が私もあって、私は a ngrid r 名前 e す。Sí, De tes baisers pleins de fièvre Qu'un seul jour loin de toi Je ne suis plus moi-même Car loin de toi Il n'est plus rien, plus rien que j'aime J'ai tant besoin de toi Que mon amour et ma vie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 プレゼン、p e の fièvre。Qu'un seul jour、loin de toi、je ne suis plus moi-même。Même. Car loin de toi, il n'est plus rien, plus rien que j'aime. <la>, Infini, où tu es dans mes r o s rien qu'à moi, tout à moi, tu le sais bien, j'ai tant besoin, besoin de toi. Aïmi. Et sa musique, e s t a u t r e v e r s e p a r a t i Ok Et c'est i t tout là, toi dans mon cœur. On ne sait pas ce que sera demain. L'amour se perd un peu chaque matin. Le chagrin qui passe.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 c h e r c h e r ailleurs, pas un seul jour. Un autre amour que toi ne t'en f a i s pas. Je ne vois que tes yeux, et grâce à toi, il m'arrive d'être heureux. Jamais tu sais, je ne te quitte. Estas canciones e s para todos los enamorados, quienes escuchan en la radio ahora en estos momentos, todos los que tienen un amor. Claro, porque hoy es día del amor y de la amistad, ¿no? Entonces debemos cantar, escuchar. Y tocar música de amor a todos, ¿no? Je l'aime amour. Dime la cosa, ¿qué vas a hacer cuando,、eh, eh, cuando salgas de aquí? ¿Tú vas a festejar con. con Elsie, Elsie, Elsie. s l i Elsie, ay. Yo no sé por qué no me puede pegar el nombre de Elsie, ¿eh? ¿Eh? Te va a regalar chocolate,、pues sí. flores. はい。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 私は私の死にたとを知っいるとのた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 Darcy, esta canción es para tu gordito que te adora. Escucha bien las palabras y después iremos a corte para regresar dentro de unos minutos, ¿ok? Gracias. 私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気持ちは、私たちの幸せな気 See you.